2. Vous voulez bien commencer l'année et faire du sport Le club Biotonique est fait pour vous. Au centre de Bordeaux, tous les jours, vous pouvez pratiquer de nombreuses activités. Danse, gymnastique, natation, escalade. Biotonique, c'est à Bordeaux, à côté de chez vous. 1 Place de la Victoire. Renseignement s au 05 56 87 49 31.